uh, le kachesf al talbisaat. Al chizbiya ala mu KNOWSTAMAAT L'ISLAMIYA. is ho truly shocked the healer. Hassan ibn Qasim al rayni euh, al yemeni. Het is een vềvoelnisz сод die gebruikers met als wie Brownien gebruikt om de a qui utilisent comme moyen pour, établir islam te Bomberen te en أي Sharia te pressterken ze Ils veulent, ils veulent utiliser comme moyen pour ça la démocratie et les, les élections et le souverage universel, et ils prétendent que ça fait partie de l'islam. Donc on a expliqué depuis le début que c'est tout à fait faux, et euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Inch'Allah, c'est qu'on <coughs> va euh, rentrer dans le deuxième point. On a expliqué dans les cours, des, les derniers cours, on a réfuté les idées des hezbiïnes, qui prétendent que la démocratie, c'est la Shura, et on a montré clairement avec les explications des ulama que c'est pas vrai, que la Shura, c'est quelque chose qui est totalement différent de la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec la Shura. La Shura, ça vient d'Allah, puis la démocratie, ça vient des koufars des mouchriquins grecs de l'Antiquité, puis les autres parmi les koufars l'ont adopté, puis l'ont un petit peu modifié et ainsi de suite mais ça n'a rien à voir avec l'Islam ni avec le Coran ni avec la Sunna ni avec la parole des Salaf Salih. Donc <coughs> avant de rentrer dans le deuxième point que le cheikh a mentionné parmi les shubuhat des gens qui utilisent euh, qui veulent utiliser la démocratie, il y a deux petits points que je veux mentionner avant de commencer. OK OK Donc euh, le premier point que je veux mentionner, c'est la question de la shura Lorsque les gens de Hezbiya parlent de la femme musulmane, lorsque vous voyez par exemple des petites brochures qui ont été écrites ou publiées par des Hezbiya, par des gens comme par exemple les Ikhwan, ou d'autres associations islamiques de ce genre et de cette tendance, vous allez souvent voir que quand ils parlent des droits de la femme dans l'islam, ils mentionnent toujours les droits comme par exemple euh, social, les droits économiques, les droits... Euh, yani, euh, juridiques, ainsi de suite, puis après vous allez voir à un moment donné, après ils marquent en bas les droits politiques de la femme, puis parmi les droits politiques qu'ils qu mettent, ils mettent toujours la question de droit de vote, donc qu'est-ce qu'ils disent, ils disent, parmi les droits de la femme dans l'islam, c'est le droit de vote, puis peut-être même qu'ils vont aller jusqu'à dire que la femme dans l'islam, elle avait le droit de vote depuis 1400 ans, puis... Euh, Ça, c'est quelque chose qui est nouveau en Occident pour la femme, euh, parce que même les femmes occidentales n'avaient pas le droit de vote depuis quelques, quelques années seulement. Donc, ils essaient de dire ça pour essayer de dire que dans l'islam, il y a la démocratie, puis il y a le droit de vote. Et ça, c'est tout à fait faux, comme on l'a expliqué déjà, puisque dans l'islam, il n'y a même pas de démocratie, et il n'y a pas de vote. Donc, il n'y a pas de question que la femme vote. Et la, la, le malentendu dans cette explication-là, ou dans cette idée-là qu'ils essaient de transmettre, ça vient du fait que quand ils traduisent le terme démocratie, ils utilisent le terme Shura, puis ils le traduisent en démocratie. La Shura, c'est la consultation, hein, comme on l'a vu, ou la concertation, comme on l'a vu la dernière fois, dans les derniers cours. Et donc, ils disent, puisque la femme, au temps du prophète, euh, elle pouvait donner le conseil, donc ça veut dire que automatiquement elle faisait partie de la Shura, et automatiquement, euh, elle pouvait en même temps, donc ça équivaut... Ça équivaut à faire un vote ou à voter. Et dans ce raisonnement-là, il y a bien entendu plein de, de choses qui, qui sont euh, totalement fausses. <rire> Premièrement, on a expliqué que la démocratie et la Shura, c'est deux choses différentes, donc on n'a pas besoin de revenir là-dessus, ça c'est clair. Deuxièmement, ils, se basse, ils, mentionnent souvent sur, euh, ils, ils vont souvent mentionner par exemple l'histoire de Oum Salama euh, radiallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alaihi wa sallam était parti vers la Mecque avec les sahabaabs pour aller faire la umrah, ils avaient amené avec eux un animal. Où diè, allaient -ils faire le hajj? Ils et, ouais, ils allaient faire le hajj. Ils avaient amené un animal avec eux. Sauf que les mushrikines les ont arrêtés en chemin. Et puis leur ont dit, non, vous pouvez pas, on ne veut pas que vous ayez faire le hajj cette année. Hein. Et donc, le prophète sallallahu alaihi wa sallam, en hij heeft een entente met de mushrikines. C'est l'entente qu'on appelle Al-Hudaybiyah, Al-Sulh al, al, -Sulh al Donc Dus, ze zijn mis d'accord sur certains points avec de mushrikines. Puis, euh, les musulmans, eux, ils voulaient quand même aller euh, yani faire le Hajj. En ils ont dit, ils, ils ne pas refuser, ils ne voulaient pas rester là, puis annuler leur ihram et tout ça. Hein, sacrifier leurs animaux puis raser leurs têtes. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient continuer puis aller à la Mecque. Et le prophète sur a dit euh, euh, rasez vos cheveux et égorgez vos animaux. Personne n'a voulu le faire. Alors euh, le prophète sur a expliqué à sa femme Um Salama qui était une des femmes du prophète sur le problème. Elle lui a expliqué le problème. Alors Um Salama qui était l'épouse du prophète sur Une des mères parmi les mères des croyantes, elle a dit au prophète sur "Commence par le faire toi-même, puis ils vont te suivre. Fais-le puis ils vont te suivre." Alors là, euh, le prophète sur la l'a fait et tout le monde l'a suivi. Donc, il se base il sur cet exemple-là pour essayer de déregarder une femme a donné le conseil au prophète sur la La femme lui a demandé, euh, le prophète sur .a. a demandé conseil. La femme lui a donné conseil. Et il a suivi son conseil, c'est la preuve que la femme a le droit de vote. Mais ça, ça n'a rien à voir avec, premièrement, ça n'a rien à voir avec le droit de vote. Deuxièmement, ça n'a rien à voir avec la Shura non plus. C'est de demander un conseil, et de demander un conseil, et la Shura, c'est pas tout à fait la même chose. Hein Pourquoi Parce que euh, quand le prophète faisait la Shura pour savoir, par exemple, quand est-ce qu'il allait partir pour faire une, une expédition, ou pour aller attaquer, ou pour aller faire la guerre... Il, il réunissait les sahaba, des fois, pour discuter, ou bien pour prendre une décision, mais il, il, il n'accueillait, il ne mettait jamais avec lui les femmes pour discuter de ces choses-là. La même chose avec les sahaba, comme Abu Bakr Siddiq, dit, quand il réunissait, quand il était le khalifa et quand il réunissait les sahaba pour faire la shura, il ne réunissait pas les femmes avec lui. La même chose avec Omar ibn Khattab il ne réunissait pas les femmes avec lui, la même chose pour Omar, la même chose pour Osman et pour Ali, donc les femmes n'ont jamais fait partie de la Shura, et la même chose pour les autres kholafas qui, qui sont venus après, jusqu'à l'époque des, euh, des des des de Bani Osman. l'Othmane, l'Empire Ottoman, hein, et aujourd'hui même en Arabie Saoudite. Tu ne vas pas trouver, par exemple, des femmes qui font partie du Majlis shura ou bien qui vont euh, participer avec les hommes dans les questions de gouvernement ou de ces choses-là. Donc, d'essayer d'utiliser de, ça comme une excuse ou comme un prétexte pour essayer d'interpréter ça comme si la femme elle a le droit de vote dans l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord Ça n'a jamais existé. Donc, déjà, il y a euh, un problème, c'est que, dans l'islam, c'est pas vrai que la, la femme elle a le droit de vote, pourquoi Parce que même l'homme il n'a pas le droit de vote, ce n'est pas tout le monde dans l'islam qui a son mot à dire dans les questions politiques et les questions gouvernementales, c'est seulement une petite partie des savants ou des gens qui sont spécialisés dans ces questions-là, c'est eux qui donnent leur point de vue là-dedans et c'est tout, comme on a expliqué déjà. Donc Il y a ce point-là que je voulais noter pour commencer, puis il y a un autre point aussi que je voulais mentionner, c'est le point au sujet de la fatwa de Sheikh Salih Al-Fawzan, dernièrement, que j'ai traduit, que j'ai mis sur le site. C'est qu'on euh, qu a posé la question au Sheikh Salih Al-Fawzan, parce que vous savez qu'il y, y a beaucoup de mosquées à Montréal maintenant, à chaque fois qu'il y a des élections, ils incitent les musulmans à rentrer dans les élections, puis à rentrer dans les... Euh, Dans, les, dans le dans le, le le vote et tout ça puis ils font même entrer dans les mosquées des représentants des des, des différents partis pour leur faire donner leur discours puis ainsi de suite et euh, des fois ils ne font pas ça mais ils vont juste après la côte bas de Jumwa, ils vont parler avec les musulmans ils disent bon vous savez qu'il y a une élection on vous incite à voter pour telle telle telle chose et ainsi de suite Bon, alors nous on doit on doit savoir que ça c'est pas permis dans l'islam de, de rentrer dans ces affaires-là pour nous et euh, même les gens de la mosquée Sunna, par exemple qui se disent salafis et qui prétendent qu'ils sont salafis hein en réalité on sait très bien que ce sont des sororis, des c'est pas des salafis c'est des c'est des gens qui suivent le, le manhaj des Ikhwan. donc ces gens-là euh, souvent je leur avais dit depuis depuis longtemps je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites, c'est ce c'est pas correct, vous avez pas le droit d'amener ça, quel savant vous a dit que vous avez le droit dans cela de faire entrer un kafir dans la mosquée pour venir parler des élections, puis de parler de leur parti politique, puis de voter, puis de tous ces trucs-là, ça c'est pas la place de la mosquée de faire ces choses-là, et vous avez pas de preuve d'aucune parole d'un savant qui vous euh, a donné de, de, le feu vert pour faire des trucs comme ça. Et bien entendu, ils ont pas de de fatwa des ulamads, ahlul sunnah, wal jama'ah, des salafiyines. Donc, euh, là, Cheikh Fawzan, il a fait une fatwa, justement, à ce sujet-là. Et dans la fatwa, on lui a posé la question, qu'on lui demande, il y a beaucoup de musulmans qui sont, euh, dans les pays occidentaux, dans les pays couf, de Kouf, et, euh, yanni, est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les élections, puis voter pour des, euh, différents euh, dirigeants, et ainsi de suite? Donc le Cheikh Al-Fawzan il a répondu, il a dit premièrement, ces gens-là ils ont même pas le droit d'être là-bas, ils doivent s'en aller, ils doivent quitter, hein. puis s'ils sont capables… La seule, la seule excuse qu'ils peuvent rester là-bas c'est s'ils ont une nécessité, ils restent jusqu'à ce qu'ils ont réglé leur nécessité, après ça ils, ils quittent, ils vont dans un pays musulman. Puis il a mentionné le verset dans Surah Surat al-Nisa qui parle de la Hijra et ainsi de suite, sauf pour ceux qui sont faibles. et qui hommes, femmes et enfants qui sont faibles, qui ne trouvent pas le moyen, qui ne trouvent pas le chemin, et ainsi de suite, ceux-là sont excusés, peut-être Allah va les pardonner. Donc ça c'est une exception. Puis en, après le chef il a dit, mais pour les, mais ils ne rentrent pas dans les questions de gouvernement, puis dans les questions des élections, ça ira ne pas là-dedans. Puis il a dit, sinon ça veut dire qu'ils vont voter pour un kafir, et un musulman il a pas le droit d'élire un kafir, bien entendu. Hein. Donc ça c'est un exemple, et euh, c'est pour dire qu'il y a les ulama qui ont parlé maintenant là-dessus clairement, et qui ont donné des fatwas claires à ce sujet, et donc on va voir maintenant, est-ce que ces gens-là vont respecter les paroles des ulama ou non. Et bien entendu on sait déjà la réponse, ils ne respectent pas les paroles des ulama, ils respectent seulement qu'est-ce qui va en accord avec leur manhaj, et avec les idées que leur chef leur ordonne de suivre. Et les autres choses ils les qui contredisent leur manhaj, ils les rejettent. Même si c'est la vérité dans le Coran et dans la Sunna. Donc, on commence maintenant avec le deuxième point, Inch'Allah. C'est euh, les paroles euh, des gens de Hezbiya au sujet de la question de de la démocratie et des votes. Ils utilisent une Shubha et c'est la Shubha qui dit par exemple que de rentrer dans les parlements puis dans les élections, ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Donc ils disent Nous, on rentre dans le Parlement, c'est pour ordonner le bien et interdire le mal, en rentrant là dedans. Parce que quand ils disent comme si quand on rentre dans le Parlement, on va être capable de voter pour des lois pour faire ordonner des choses qui vont être bonnes et pour faire passer des lois pour interdire des choses qui sont mauvaises, donc c'est un moyen pour arriver à changer le mal dans la société et amener du bien. شبهة سي سي الشيخ دي ومن, ومن الشبه شبهه، استدلالهم بقوله تعالى هذا هو شبهه، هذا هو شبهه، هذا هو شبهه، هذا هو وقوله كنتم خير شبهه، هذا للناس شبهه، بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ووجه الدلاله قالوا يعني إن مشاركتنا في الانتخابات من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنستطيع أن نغير فنستطيع أن نغير إذا كانت لنا مقاعد في البرلمان أو في البرلمانات الانتخابية الجواب على ذلك دونك لشي في الزين qu'il mentionne le verset 104 dans sourate Ali Imran qui dit et qu'il y ait parmi vous un groupe qui ordonne le bien et euh, un, non qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien qui ordonne le bien et qui interdit le mal wa barakatuh et il mentionne également le verset 110 dans sourate Al Imran qui dit dans lequel Allah tout dit vous êtes vous êtes la meilleure communauté qui est venue pour l'humanité, ou pour les hommes, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah Ensuite, le il dit, c'est quoi la, la, la, le, le point qu'ils veulent tirer de ce verset-là Ils veulent tirer de ces deux versets-là le fait que de, de participer aux élections, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, parce qu'ils croient qu'en rentrant dans les, le parlement, Euh, ils vont avoir des, euh, des chaises, hein, ou des, comment, comment ils appellent ça? Des sièges, hein, et puis que, à partir de ce moment-là, quand ils vont avoir un siège dans le Parlement, ils vont pouvoir voter contre des choses mauvaises, contre des mauvaises lois, ou, euh, voter pour des bonnes lois, ou ainsi de suite, puis que ça va faire une sorte d'ordonnance du bien, puis d'interdiction du mal. Maintenant, le chef il répond à ce, à, à cet euh, argument-là. أولا الجواب على ذلك اولا نقول كما قلنا فيما سبق ما سلف من سلفكم في هذا الاستدلال بهذه الآيات على جواز المشاركة في المجالة النيابية والجواب كما تقدم ثانيا إن قولكم هذا يخالف حقيقة الواقع فالمشاركة في الانتخابات البرلمانية تعني المنكر بعينه وذلك أن الشعب، الله وبركاته. الشعب فيه هو، الشعب الشعب فيه هو صاحب السيادة ومصدر السلطة. وكذلك تكون العبرة فيه للأغلبية. فمهما أنكر المنكر وأمر بالمعروف فإن ذلك لا يقبل إلا إذا وافقت الأغلبية عليه. Donc, le cheikh, il répond à, ce, à cet argument-là en deux points. Le premier point, c'est que, premièrement, on doit leur demander, qui vous a précédé, c'est qui votre salaf, c'est qui vos salafs dans cette utilisation de, de ces versets-là, euh, de cette façon, ou dans cette interprétation-là, de ces versets-là. Qui vous a précédé parmi les salafs, ou parmi les ulama de la umma, pour dire que, Ces versets-là euh, sont euh, des preuves de la permission de participer aux assemblées euh, nationales et, ou bien aux, aux députés, de, de rentrer dans les, les chambres des députés ou ainsi de suite. Et bien entendu, vous n'avez pas de référence, vous n'avez pas de salaf, vous n'avez pas de prédécesseur parmi les imams des salafs et parmi les sahaba et les tabi'in et, tabi et ceux qui les ont suivis de la bonne façon. Ça, c'est le premier point pour leur répondre. La deuxième partie de la réponse, le chef il dit qu'est-ce que vous présentez ou qu'est-ce que vous dites, C'est ré en réalité, c'est le contraire de qu ce qui se passe pour de vrai. Parce que quand vous rentrez dans les parlements et quand vous rentrez dans euh, les élections, ça en soi, c'est déjà un mal. Donc, comment vous voulez changer un mal par un mal Ça, c'est premier point. Puis en, ensuite, le chef, il dit, vous savez très bien que dans la démocratie, c'est le peuple qui est le souverain, soi-disant. C'est le peuple qui a la souveraineté et qui est la source de l'autorité la, de et de la souveraineté. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend compte uniquement de la majorité dans le Parlement. Donc, comment vous allez faire pour aller changer le mal ou pour ordonner le bien si, si vous êtes toujours dans, dans la, le système démocratique, aussitôt que vous allez essayer d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, on va vous en empêcher parce que la majorité va vous en empêcher. Hein? Et donc ça c'est un exemple, c'est que dans la démocratie c'est toujours la majorité qui a raison, même si qu'est-ce qu'ils disent c'est contraire au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh, il par la suite des paroles des ulama pour clarifier ce sens-là et pour clarifier cette signification-là. Qui nous aide à comprendre qu'est-ce que ça veut dire dans l'islam, ordonner le bien et interdire le mal. C'est quoi la vraie signification Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent, euh, peuvent interdire le mal en faisant plus de mal. Ou, être, ou ordonner le bien en faisant plus de mal et Dat is bien entendu quelque chose de contraire à l'islam al mubarak furi ma'ruf al amr bil wa munkar wa mabniyan nushi بالمعروف والناهي عن المنكر غرض من أغراض شخصية أو حزبية يهدف الوصول إليها من خلال أمره ونهيه بل يكون غرضه إصلاح الفساد وتصحيح الطريق فقط مع إخلاص النية وقصد الخير لمن يوجه إليه الأمر والنهي أما النقد اللاذع واللوم والعنف والاتهام بالعمالة للأجانب والنيل من الشخصية والتشويهها والتشهير بها ومحاولة إسقاطها من أعين الجماهير وما إلى ذلك مما يجري بين الأحزاب المتنافسة فليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء بل ها بل هي مجرد دعايه منقوطه تورث البغض والشحناء وتفضي الى التقاطع والتدابل وربما تنتج عن الفساد والدمار من جانب وعن البطش والقهر من جانب اخر قال الشيخ الزيكو لما لما سمع الرحمن بعد حين على Okay. Donc, le chef, il al-Rahman al-Mubarak Fouri, il dit que quand quelqu'un, il ordonne le bien, et quand il interdit le mal, il faut, c'est obligatoire pour lui que ce soit uniquement pour le plaisir d'Allah, et pour faire pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu ordonnes le bien et que tu interdis le mal, il ne faut pas que ce soit pour un intérêt de la dunya. Il faut que ce soit uniquement parce que dans ton cœur, tu veux sincèrement, euh, le plaisir et la satisfaction de Dieu. Le, le plaisir et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ton, ton ordonnance du bien et ton interdiction du mal doivent être basées sur la, le conseil sincère pour l'autre c'est-à-dire que tu veux vraiment, pour la, la, les autres personnes, tu leur veux du bien, tu, tout ce qui est mauvais pour eux, tu veux que tu veux l'écarter, et tout ce qui est bon pour eux, tu veux le rapprocher pour que ce soit meilleur pour eux, donc c'est comme si par exemple, tu penses à, à leur bien à eux, tu vois, tu veux, tu veux le mieux possible pour eux, tu veux tout ce qui est de bon pour eux, hein comme par exemple quand quelqu'un… Euh, Quand quelqu'un, il a un enfant, il veut tout le bien pour son enfant, et il veut écarter tout le mal pour son enfant, hein? parce qu'il a cette affection et cet amour-là pour l'enfant. Eh bien, quand on dit qu'on ordonne le bien et qu'on qu interdit le mal, on, on doit faire ça pour Allah. SWT, et on doit le faire envers être, en, agir envers les créatures, envers les êtres humains, de la même façon qu'on voudrait agir envers notre enfant, pas, pas seulement parce que c'est, euh, on a un lien de parenté avec eux puis qu'on leur veut du bien pour ça. Non, même quand on n'a pas aucun lien de parenté avec eux, le fait que ce sont, ce sont des êtres humains, on veut les ramener, leur, les rapprocher du bien le plus possible et les écarter le plus possible du mal pour eux, pour, pour qu'ils puissent et à y connaître la vérité, puis être sur le bien. Et donc, ça veut dire que quand tu vas ordonner le bien et interdire le mal, tu ne vas pas le faire pour un intérêt personnel que tu as, ou pour un but personnel, ou bien pour aider ton parti, ou pour aider au, au arriver, euh, faire en sorte que tu vas arriver à ton but, d'arriver par exemple au pouvoir. Parce qu'il y en a des gens comme ça, Quand, euh, quand ils veulent arriver au pouvoir, ou arriver à un but, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commencer à dire, à faire des choses, par exemple, pour se montrer, ou pour dire, ah, « regardez-moi, j'interdis le mal, ou j'ordonne le bien. » Quand c'est les élections, il fait ça. Mais quand les élections, c'est fini, il revient à, à, à comme il était avant. Donc, il ne leur pas le bien... Il interdit pas le mal pour Allah. Il interdit le, le, le mal puis il ordonne le bien uniquement pour se faire voir des gens pendant les, les périodes électorales pour que les gens disent ah lui il est fort, il est courageux, il a pas peur. Donc les gens vont dire ah, ben on va on va voter pour lui dans ce cas-là parce qu'il il a pas peur de dire la vérité. Mais ça c'est juste un, un spectacle qu'il fait pour montrer pendant les élections parce que sinon en temps normal, il parle pas de rien, il dit rien contre ce qui est euh, incorrect. Et donc ça c'est des des des politiciens, c'est pas des gens qui appellent à Allah, Et donc euh, le chef il dit que là, également le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal, il faut pas que ce soit fait pour un intérêt dans yani euh, dans, dans dans la dans la dunia. Mais il faut que ce soit vraiment pour arriver à réformer le mal qui est dans la société, c'est-à-dire réformer la société pour qu'elle devienne correcte, pour qu'elle devienne bonne, cette société-là. Et il faut également qu'il y ait dans le cœur de la personne qui le fait une, inten une intention sincère et pure uniquement pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il faut qu'il y ait al ikhlas dans son cœur quand il le fait. Et il faut qu'il ait l'intention de vouloir le bien. Euh, dans l'ordre qu'il donne et dans l'interdiction qu'il donne pour les gens. Donc, ça, c'est, ça, c'est des, des petits, détails. Les gens pensent que c'est des choses très simples. Pourtant, ce sont des choses fondamentales dans la compréhension de ce sujet-là, c'est-à-dire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. C'est basé, ça doit être basé sur la sincérité, sur l'erlasse et sur la, Euh, le chef il dit ensuite un Donc il dit il y en a des gens qui vont faire des, des attaques très dures sur les gens, qui vont blâmer des, des gens, qui vont être violents même parfois dans, ou agressifs dans leurs attaques et dans leurs dans leurs accusations. Et ça vous voyez ça beaucoup dans les élections. Hein? Euh, yeah, les, quand il y a quelqu'un qui euh, par exemple Quand il y a quelqu'un qui se présente, il parle de son adversaire, il dit des choses sur son adversaire, il l'accuse de toutes sortes de choses, il dit des choses sur lui, contre lui, et, Annie, et il pense qu'en faisant ça, Yanni, c'est du bien qu'il fait. Donc, c'est ça que le chéri dit, que euh, quelqu'un qui va ordonner le, le, le bien, interdire le mal, il fait pas les choses de cette façon-là. Yanni, euh, de les accuser d'être des agents qui travaillent pour les étrangers. Euh, de, de commencer à atteindre sa, sa personnalité pour essayer de le nuire pour essayer de euh, yanni faire yanni nuire à sa réputation euh, également d'essayer de le faire tomber aux, aux yeux des gens c'est à dire que les les gens qui vont euh, par la suite ils vont plus avoir du respect pour lui parce que il il va on va l'humilier c'est ça exactement C'est ça qu'on voit qui arrive entre les partis qui se disputent le pouvoir. Et ça, ça ne fait pas partie d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Euh, il y a, ça, c'est juste des, des, des, des formes de, des C'est comme une sorte de slogan de, de, que les gens répètent, hein ou des, des attitudes que les gens ont pour faire de la publicité seulement, et ça c'est quelque chose qui est blâmable et qui est détestable en fait, et qui amène la haine et le rejet entre les gens, et qui amène à couper les liens, puis à faire en sorte que les gens se tournent le, le dos les uns les autres, et peut-être que ça peut même arriver jusqu'à la corruption et de la destruction d'un de autre côté aussi, et même au coup. Et alors, les gens commencent à se battre et à se frapper même à cause de ça par la suite, hein. Et on a vu ça dans des pays musulmans, des gens qui se, des gens qui se frappent, qui se, qui se qui cassent tout, hein, à cause de ces genre de choses là. Ah oui, ça c'est arrivé souvent ça. <rire> oui, oui, oui. Ah sana Allah, oui, sana Allah. Ah oui, imaginez, hein, c'est grave. C'est, pour le sport, les gens ils font des, des, batailles comme ça. Alors imaginez pour, pour le, pour la politique. La politique maintenant c'est devenu comme un match de, de, sport. Et déjà, déjà même avant que l'élection se produise, il y a les, euh, les, les sondages qui te disent bah bon, ils ont 40%, ils ont 50%, etc. Et tout ça c'est faux, mais je me dis, mais si c'est comme ça, pourquoi faire les élections On va faire le sondage, et puis on ne va pas besoin de faire l'élection puisque le sondage est supposé de nous dire qu qu'est-ce qui va, qui va gagner ou non. Hein Mais c'est quoi le, le but de ce sondage-là C'est stupide. C'est faire de l'argent exactement. Non, parce que parce que ouais, Al-kil wa al-kal, c'est vrai. Al-kil wa al-kal, wa katratu su'al, wa al mal. Allah. Ouais, c'est c'est tout ça. Al-kil wa al-kal. Allah, il déteste que les gens, parlent de, de, de choses qui n'ont aucun rapport. Les gens perdent leur temps en dansent des discussions futiles, hein, dans des suppositions, dans des euh, sondages, des trucs comme ça. Beaucoup de questions sur la religion, mais des choses qui ont pas rapport. Et, et d'arrêter le mal, gaspillage de l'argent, c'est des choses que tu retrouves beaucoup dans ces élections-là, hein Comme, comme on, on a pu constater. Puis tout ça, ça fait partie des choses qui sont munka, qui sont interdites par la charia Donc on peut, on peut pas dire que de rentrer dans les élections, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme eux ils le prétendent. Que en rentrant dans le Parlement, ils vont changer le, enlever le mal, puis ordonner le bien c'est le contraire en réalité qui se produit le chef dit ensuite taammal euh, akhi l al kalam min alimin -e aayasha mitla hazihi l'omur al, -muh, al fi baldatihi euh, al hind wa nahnu fi baldatina al -Yaman. فهل المشاركة في مثل هذه المجالس النيابية حقا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لأغراض, أم لأغراض أخرى سواء أكانت شخصية أم حزبية؟ إن الناظر في واقعنا الحاضر يكاد يجزم بأن الغرض من المشاركة في مثل هذه الأمور ما هو إلا تحقيق لأغراض شخصية أو حزبية وأظهر برهان على ذلك الواقع الذي نعايشه في بلادنا فماذا قدم لنا الإخوان المسلمون في مشاركتهم في الانتخابات الماضية هل نجحوا في جعل الشريعة هي التي يتحاكم إليها دون سواها هل نجحوا في إنفاذ قانون في إنفاذ قانون يحقق جزئية من أحكام الإسلام كالقضاء على البنوك الربوية وصالات السينما ومنع الاختلاط الحاصل في الدوائر العمل في دوائر العمل والمدارس هل نجح الإخوان المسلمون؟ في تغيير برامج ووسائل الإعلام المرئية والمسموعه والمقروعة هل وهل وهل ها إلى غيرها من التساؤلات التي تحتاج إلى أجوبة فعلية مشاهدة في الواقع أما الأمان والوعود الفارغة فقد شبع الشعب منها Euh, mais là, le Cheikh il dit, euh, observez bien et méditez bien euh, la parole qu'on vient de lire des paroles de Cheikh Sofiyya Sofiurrahman rahman al-Mubarakfouri, ce sont des paroles qui sont très fortes, qui, qui, qui, ont, qui indiquent que c'est un savant qui a vécu ces choses-là, qui en parle avec expérience dans son pays, en Inde, il a vécu ces choses-là. Euh, nous aujourd'hui, le chef est dit, nous aujourd'hui, on vit ces choses-là nous-mêmes dans notre pays, le Yémen, et on peut voir que le fait d'avoir participé, que certains hésbiens ont participé aux élections et sont rentrés dans les parlements, en réalité, on peut voir que ça n'a rien à voir avec le bil Mahruf ou Nahiyan El Munkar, et que ça fait uniquement partie... Euh, des choses que les gens font pour des intérêts personnels, ou bien des intérêts euh, d'un de, de, parti ou d'un groupe en particulier. Euh, la preuve, c'est que lorsqu'on regarde dans ce qu'on qu voit et ce qu'on observe dans la société, on peut être certain de ça parce que quand on, on voit le parti qui est rentré dans les élections-là, le parti des ikhwan Muslimin, qui est Hezbollah Islah au Yémen. Eh bien le chef, il faut quelques quelques questions. Il dit, est-ce qu'en participant aux dernières élections, est-ce qu'ils ont réussi à ramener l'application de la charia pour que ce soit uniquement la charia qui soit la référence dans la loi Est-ce qu'ils ont réussi à faire appliquer certains aspects de la charia de l'islam dans certaines catégories de, des choses de la société comme par exemple pour éliminer les banques avec riba Pour éliminer les salles de cinéma, pour éliminer la mixité qui se passe dans les dans les endroits de travail, dans les lieux de travail et dans les écoles. Est-ce que les al-Muslimoun ont réussi à changer le système de euh, yani des des euh, médias qui sont euh, soit des médias euh, comme la télévision visuelle ou bien audio, c'est-à-dire la, la radio et ainsi de suite, ou bien écrit, c'est-à-dire les journaux et ainsi de suite, est-ce qu'ils ont réussi à changer quelque chose là-dedans, des choses qui sont contre, contradictoires avec l'islam dans ces choses-là Donc il y a beaucoup de questions comme ça qu'on peut poser pour savoir, est-ce que ces groupes islamistes, est-ce qu'ils ont réussi à vraiment amener quelque chose de bon pour l'islam, d'ordonner un bien ou d'interdire un mal quelconque dans la société Non, puisque dans la société, on n'a pas observé aucun changement du fait qu'ils sont au pouvoir. Et, euh, même comme je lisais dans le, le Dars que je fais le samedi-dimanche sur Paltok, le matin, euh, j'étais en train de lire euh, la, la, réfutation de, la réfutation que le Cheikh Ahmed al-Najmi a écrit. Et dans sa réfutation, il mentionne les paroles de Mustafa al sibai Et Mustafa al quand il a écrit la, il a fait partie du comité qui ont écrit la constitution euh, syrienne, et il, il voulait rajouter dans la constitution comme article au début que l'islam est la religion de l'État. Il voulait que la religion soit, euh, que ce soit écrit en premier article de la constitution, l'islam est la religion de l'État. Et ben, qu'est-ce, qu'il qu qu a dit, euh, qu'est-ce qu'il a dit aux, aux chrétiens qui s'inquiétaient à propos de cette constitution-là? Il a dit aux chrétiens, rassurez-vous, il n'y a rien qui va changer. Tout va rester comme c'est aujourd'hui. Les députés vont rester, les lois vont rester telles quelles, tout va rester tel quel. C'est juste qu'on va écrire la religion. L'islam, c'est la religion de l'État. Donc les chrétiens disent, ça c'est quoi ça Ça c'est le ça c'est l'hypocrisie, ça écrire un, une constitution. Et en plus, le pays, qu'est-ce qu'il dit, dit Il dit la preuve. Sibir, il dit la preuve de ça, et ça c'était dans les années 1950 là, ça fait longtemps, hein, il dit la preuve de ça, c'est que regardez l'Égypte et l'Irak, les deux ont des constitutions dans laquelle c'est écrit la religion de l'État c'est l'Islam, et puis ils ont encore leur parlement, puis leurs lois puis leurs députés, puis ainsi de suite, puis on n'a pas appliqué les peines et les punitions islamiques, donc rassurez-vous, et lui c'était un des chefs des l'Ikhwan en Syrie, donc c'est pour vous dire… Ces gens-là, ils parlent aux gens un discours que les gens veulent entendre, c'est des démagogues. Ils parlent avec les, euh, ici par exemple, les Héroïnes à Montréal, que ce soit Présence musulmane, Astrolab, et les autres groupes de Bidak dans, dans les groupes à Montréal. Quand ils s'adressent au Kouffar, ils, ils disent quoi Ils disent, ouais, on est d'accord avec la, tout, la démocratie, la liberté, la liberté de croyance, la liberté d'opinion, la liberté de ci, de ça, hein Donc, ça veut dire que pour eux, l'islam c'est juste un moyen, comme un autre, d'arriver à ramasser les gens et à les réunir ensemble pour faire qu ce qu'ils veulent. Moi, je vais te dire une chose. J'étais à la mosquée d'Arakam quand j'étais imam là-bas, quand je faisais, j'ai fait une foudre un vendredi, puis j'ai parlé de, pendant que j'expliquais un des des points qui annulent l'islam d'une personne. Puis je pense que c'est quand j'ai parlé de Du Nakhid à propos de celui qui refuse de déclarer mouchrikine les chrétiens et les juifs, alors il est un mouchrik lui aussi, ainsi de suite. J'ai expliqué ça. Je sais pas si c'est dans celle-là ou l'autre après, en tout cas, j'avais expliqué, j'avais cité en arabe quelques citations de Hassan al-Banna, de Youssef al-Qardawi, de Muhammad al-Ghazali, de Hassan al-Turabi, en tout cas certaines des grosses têtes parmi les grosses têtes des Irwan. J'ai mentionné comment eux ils disaient Les chrétiens ce sont nos frères Les justes sont nos frères Al-Razali qui disait Il faut unir le croissant et la lune La croissant et la croix ensemble Il y a toutes sortes de bêtises Qu'ils qu racontaient comme ça Et euh, donc j'ai expliqué ça Dans la poudba en arabe Après la poudba Il y en a des gens qui étaient vraiment frustrés Il y en a qui, ont, qui sont venus me voir Ils m'ont dit Est-ce que tu savais qu'au Maghreb C'est les c'est grâce à la da'wah des Irwan que l'islam est revenu en force. Et ah, tu savais, c'est grâce aux Irwan justement que l'islam maintenant elle est dans une mauvaise situation, que les musulmans sont dans la misère à cause des Irwan. Tous les problèmes qui sont arrivés à cause des élections, puis des trucs de, tous ces trucs là qui sont arrivés maintenant la maintenant en Algérie, tout ça, c'est à cause des groupes de Hizbin des gens qui sont rentrés dans les élections, puis tout ça. Puis, ça divise la Ummah, ça détruit la Ummah. Maintenant, ça, après, ça fait couler le sang des innocents. En Égypte il y a eu la même chose. En Syrie, il y a eu la même chose. Et maintenant, au Maroc, ça, ça se prépare avec Al-Adwal-Hassan. J'ai peur, j'ai peur que ces gens-là, ils fassent la même chose. Qu'est-ce qui, qu qui, est arrivé en Algérie va se passer au Maroc avec Al-Adwal-Hassan? Parce que, ils sont en train de suivre la même voie Et la même méthodologie que ces autres groupes de Hewan. C'est un groupe qui est fondé par Salam Yassine, c'est un soufi butchichi, et euh, Yann, il, il est sur la même bidac que eux. Yassine, ils ont leur mosquée à Montréal maintenant, bel ils ont traduit al ihsan par bel -Ajir. Le mot Ihsan. Et euh, donc c'est pour ça, c'est un groupe de bid'a comme les autres. Et donc c'est ça. Alors euh, c'est juste pour vous dire, ces gens-là, ils, ils parlent de l'islam, mais l'islam c'est la dernière de leurs préoccupations. À la fin, leur but c'est des buts politiques, économiques et autres. Après le chef dit « Et qu'est-ce que les musulmans sont dans les الا تشويه الا تشويه صوره المستقيمين على دينهم حتى اصبح كثير من العامه فضلا عن الحزبيين المنخرطين في الاحزاب الاخرى ينظرون اليهم نظره استفزاز واحتقار بل تكثيبا لما يرقونه عليهم عليهم من العلوم الشرعيه والسبب في ذلك كله هم أولئك الحزبيون الذين أخذوا يواعدون الناس من خلال منابر الجمع والمحاضرات بأنه إذا تم اختيار الأصلح للأمة أي حزب التجمع اليمني للإصلاح فإنهم سيغيرون الواقع وما شابه ذلك من الحكايات التي لا تمت للواقع بسلة Donc le chef il dit, euh, et le résultat c'est quoi Après que les ikhwan musulmans ont participé aux élections, euh, le résultat ça a été, ça a été quoi dans les parlements Ça a été uniquement une seule chose qu'ils ont sali et nuit à la réputation et à l'image de l'islam et des, des musulmans qui pratiquent l'islam. Ils ont nuit à l'image des gens qui pratiquent bien l'islam. Pourquoi Parce que les gens ordinaires, hein, sans parler des gens qui sont dans les, les groupes de, et dans les parties, hein, dans les autres partis, ils regardent maintenant les gens qui sont religieux avec un regard de mépris hein, et de moquerie. C'est comme s'ils disaient, ah mais regardez ces gens-là, ils sont sur le même bas, ils sont en train de nous promettre la Lune, ils sont en train de nous dire qu'ils vont changer tout, que tout va être bien, que tout va être mieux. Du moment qu'ils ont pris le pouvoir, qu'ils sont rentrés dans le parlement, on voit pas de changement, on voit rien. Donc, c'est comme pour dire c'est des gens qui parlent beaucoup, mais ils font pas de changement réel, ils font pas de différence. Et c'est ça la réalité, hein, à cause de ces gens-là. Donc, on voit que c'était juste pour arriver au pouvoir. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, tout ce qu'ils disaient de l'islam, de, de, de, de, des trucs de de réformes et tout rien hein net donc c'est ça le mal de ces gens là et qu'est-ce qui est arrivé dans d'autres pays musulmans c'est pire encore parce que comme en Algérie par exemple maintenant c'est rendu comme pour beaucoup de monde que à cause de tout ce qui s'est passé de mal dans le pays les gens maintenant ils ont une idée ou une image des musulmans qui portent la barbe qui portent le kamis, et des femmes qui pratiquent l'islam ils les regardent avec mépris Avec euh, hein, un regard négatif. Il les voit comme étant des gens mauvais. Au lieu de yani, avoir du respect pour eux puis de les aimer pour Allah. Donc, tout ça, c'est les résultats puis les fruits de ces choses-là. Yani. Donc, euh, ça, c'est très, très mauvais. Oui, maintenant, maintenant, c'est de, de, depuis. Non, non, les Algériens avant puis les Algériens maintenant, c'est tout à fait différent. Bien entendu, il y a toujours des frères, des soeurs, machallah, qui sont sur la sunnah, qui restent accrochés à la religion, mais il y a une époque où hein, il y avait beaucoup plus que maintenant, et puis on sentait quand même un respect, même tu voyais des jeunes qui pratiquaient même pas l'islam, puis quand ils voyaient quelqu'un avec la barbe, puis qui, qui, qui, qui avait un kamis et qui pratiquait sa religion, ils venaient le voir puis ils lui disaient salam alaikum, et puis il y avait beaucoup de respect. Hein, puis d'admiration même parfois de la part de ces jeunes-là aujourd'hui, tu, tu les vois ici maintenant les jeunes, les jeunes Algériens à la sortie des, des métros après l'école, ils sont, ils sont en train de, de faire des gains comme les, comme les Haïtiens là maintenant, c'est pour dire la, la, la, la corruption et elle a grandi, elle a augmenté, et puis on a vu que qui en a profité Les gens de Béda, les Soufiïns, hein, et les H.A.R., les gens de, de Khurafat. Cela, là eux, maintenant, ils en ont utilisé pour se rapprocher des gouvernements, pour se rapprocher des gens. On pourrait poser, regardez ces salafi-là, ou ces gens qui sont sur la, qui disent qu'ils sont sur sunna, regardez, qu'est-ce qu'ils font, regardez regardez-ça. C'est eux qui sont à la base du terrorisme, ou qui sont à la base des, Des, des intégristes et ainsi de suite, hein, et c'est des, des l'influence des Wahhabites ou de je sais pas quoi. Puis après, ils disent, regardez nous, on est des soufis, on est des gens modérés, on est des gens ci et ça. Alors que, si tu regardes tout à la, tout à la base de ces groupes d'Hizbiyin là, ce sont toujours des soufis. Ce sont tous des soufis, hein. Hassan al-Banna c'est un gros soufis, Salami Yassin c'est un gros soufis, c'est tous des gros soufis, yanné partout où tu vas aller, tu vas voir, c'est des gens qui sont noyés dans le hein Et donc ils lancent la balle aux autres, et puis ils veulent prétendre que c'est pas eux les responsables, alors que c'est eux. Donc ça c'est des exemples. Après le Cheikh il dit « وَكَذَلِكَ يُقَلُوا hal min inkar il المُنْكَارِ » Ah oui, en passant, Euh, comme par exemple en Iran le le Khomeini, il est considéré comme un, un soufi lui aussi et euh, même je lisais un livre des un livre qui a été écrit par des Ikhwan puis les Ikhwan en grande majorité quand Romani a, a fait la révolution en Iran qu'il a établi il a établi la voie des Rafida en Iran la plupart des Ikhwan dans le monde entier ils étaient tous en train de supporter puis d'envoyer des éloges et de la glorification à Khomeini. Hein, et euh, à dire que c'est lui qui va changer le monde, puis qui va amener l'islam, puis ainsi de suite que c'est le, le grand réformateur, il le glorifiait. Mais yani le, le, le on l'associe il l'associait aussi à un mouvement soufi chiite, hein, donc les rafidans, les chiites. Les, déjà, le soufisme, ça vient de l'Iran. Ça vient des, ça vient des, des, des, des, Hiraf, des Shias. C'est les chiites qui ont, c'est, parmi les Shias que le soufisme est né. Donc, ils ont les mêmes trucs. Donc, c'est pour savoir que la plupart des égarements viennent de ces gens-là. Et c'est pour ça, probablement, que le professeur Anselme a dit que c'est vers cette région-là que les corps du shaitan, que Les cônes du shaytan apparaissent et que c'est de là que vient la fitna. De cette région-là que vient la fitna vers l'est. Non, mais va venir de cette région-là aussi. Non. Donc euh, <coughs> après le shaykh il dit donc wa kala lika yuqal idan hel min al inkar hal min inkar al munkar أن يحصل بتغييره ما هو أنكر منه قال ابن تيمية إن الأمر, ب... إن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارف له فينظر في المعارف له in kana min al yakun izakanet Lakin, al Donc, le sheikh, clarifie un point ici. Il dit, est-ce qu'on peut dire, on peut rajouter à ça que, euh, la question suivante. Est-ce qu'on peut enlever un mal, si en changeant ce mal, il y a quelque chose de mal qui arrive, qui est plus mal après, mais si tu veux enlever un mal, puis que ça va amener un mal plus grand, est-ce que tu as le droit de changer ce mal-là Et le Cheikh, pour répondre à cette question-là, il va mentionner la parole de Cheikh ou l'Islam, Ibn Taymiyyah, qui clarifie ce principe. Il dit que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit... Quand c'est une question d'ordonner ou d'interdire quelque chose, si ça implique que ça va nous ramener un bienfait et que ça va repousser un mal, dans ce cas-là, il faut voir à toute chose qui pourrait s'objecter ou venir bloquer ce, ce, ce bien-là. Donc, si par exemple, euh, يعni, donc ça veut dire que si en changeant le mal, en ordonnant le bien ou en interdisant le mal, tu vas manquer un plus grand bien, ou faire arriver un plus grand mal, alors là, t'es pas ordonné de le faire. T'es pas commandé de le faire. Si en ordonnant le bien ou en interdisant le mal, tu vas faire manquer un plus grand bien, ou faire venir un plus grand mal, alors dans ce cas-là, tu dois pas le faire. Il dit, tu n'es pas ordonné de le faire dans ce cas-là, ben, je kunt het niet meer doen. Même que dans ce interdit de leur donner le, bien ou de le mal. Dans ce cas Donc c'est interdit si le mal qui va en, en, en découler va être plus grand que le bien, que le bien. D'accord Mais le chef, il rajoute un point à la fin qui est très, très, très, très important que beaucoup de gens aujourd'hui, ils jouent avec parce qu'ils ne prennent pas en considération ce point-là. Le chef, il dit, mais pour considérer la quantité de bien et de mal. Ça, ça doit être fait selon la balance de la charia. Pas selon la balance de ta raison ou de, de tes passions ou de tes goûts. Parce que il y en a qui vont dire ⁇ Ah non, ça, ça va amener plus de mal ⁇ ou ⁇ Ah non, ça, ça va amener plus de bien ⁇ Et il ne se base pas sur la charia pour déterminer ça. Il se base sur son portefeuille ou il se base sur euh, ses désirs ou ses passions. Et puis il dit ⁇ Ah non, il ne faut pas dire ça ou il ne faut pas faire ça ⁇ Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Non, il faut pas faire ça, parce que si tu dis ça, si tu expliques là, il a ilaha illallah aux gens, ça ça va nous donner des problèmes. Donc, euh, ça, il faut pas le faire, parce que ça va amener un grand mal. Non, il faut il faut pas jouer avec la charia comme ça. La la masal el -ma les et les mafasid doivent être jugés selon la charia. C'est pour ça qu'on doit retourner au ulama de la charia pour nous dire, est-ce que c'est une maslaha ou est-ce que c'est pas une maslaha Est-ce que c'est une mafsada ou est-ce que c'est pas une mafsada Voilà. Le Cheikh il dit ensuite, mafsada ça vient de façade, de quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Le Cheikh il dit, « Il dit à Ibn al-Qayyim, « Il est le Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, « Cher'a l'ummatihi ijaban inkar al-munkar, « l'yachsula bi-inkarihi min al-ma'rufi ma yuhibbuhullah wa rasuluh. فاذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوه انكارا وان كان الله يبغضه ويمكت أهله وهذا كالانكار على الملوك والولاه بالخروج عليهم فانه اساس كل شر وفتنه الى اخر الدهر Donc, le cheikh, il dit ici Ibn al-Qayyim, imam Ibn al-Qayyim, wa rahimahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné, il a ordonné à sa umma d'interdire le mal. Euh, pourquoi? Pour que quand tu vas interdire le mal, c'est le bien qui va remplacer ce mal-là. Et c'est que, c'est, c'est que le mal va être remplacé parce que Allah et son messager aiment. Mais si, Lorsque tu vas interdire le mal Ça va ramener quelque chose de plus mal Et quelque chose qui, qui est détesté par Allah et son messager Alors dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'interdire ce mal Allah Même si Allah déteste ce mal-là et il est en colère contre ceux qui font, ce mal-là, si le fait de l'interdire, ça amène un plus grand mal, tu n'as pas le droit de l'interdire, ce mal. Hein? Et ça, c'est comme quoi, par exemple? Le chef, il donne un exemple très important à ce sujet-là. Il dit, c'est comme, par exemple, quand on va interdire le mal aux dirigeants, On n'a pas le droit. Parce que ça va amener plus de mal que le mal que tu veux interdire. Tu vois les dirigeants qui font du mal, ou de l'injustice, ou de la corruption, eh tu n'as pas le droit de, de le changer ou de l'interdire avec la force ou avec la bouche, ou que tu veux parler contre le dirigeant comme le font les Koufars, les Khawarij, les démocrates et les laïcs et les autres, ils vont critiquer les dirigeants ouvertement, tu n'as pas le droit. Pourquoi Parce que le mal que tu veux changer, le mal que tu veux interdire, Il va il va être multiplié par un mal tellement plus grand que ça vaut pas la peine de l'interdire. C'est ça que le cheikh il dit parce que c'est la base de tout le mal d'amener am, les musulmans à se rebeller, à se révolter et à, à sortir contre leurs dirigeants, c'est la base de tout toute fitna et la base de tout le mal jusqu'à la fin des temps. Le cheikh il dit "Qultu من خلال كلام هذين العالمين انه لا يجوز المشاركه في الانتخابات البرلمانيه لما يترتب على الدخول والمشاركه فيها من مفاتيد عظيمه ذكر لا donc le chef il dit que on peut comprendre a travers les paroles de ces deux grands savants là hein, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn Qayyim qui n'est pas permis de participer aux élections parlementaires parce que Le fait de rentrer dans ces choses-là, amène Plus de mal que le bien qu'on veut amener. Le chérif dit ensuite: وكذلك Kadhal Kayuqal, maqalahu al Imam "عند تفسيره لقوله تعالى منكم, أمة. الآية منكم وقيل لبيان الجنس، Min <middel kifayat> furood le sheikh, il mentionne ici, il dit qu'on peut rajouter en plus de ça, les paroles de l'imam al-Shaukani dans son tafsir. Lorsqu'il a mentionné le verset, et qu'il y ait parmi vous, un groupe. Quand il dit minkum, in a rassasi parmi vous, ou de vous. Ça, ça veut dire que, C'est pour expliquer qu'il doit y avoir une partie d'entre les musulmans ou une catégorie parmi les musulmans qui doivent ordonner le bien et interdire le mal. Ça veut dire que, comme des ulama l'ont expliqué, que le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est quelque chose qui fait partie de Fardul Kifaya. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est Fard. -ay. C'est pas quelque chose qui est obligatoire à chaque individu de la même façon. C'est quelque chose qui est obligatoire à une catégorie en particulier, dans la haut et euh, et et c'est-à-dire les savants de l'islam, ceux qui sont spécialisés dans la science de l'islam et qui sont capables de savoir ce qui est un bon, un, ce qui est bien pour l'ordonner et de savoir ce qui est mal pour l'interdire. Mais celui qui n'a pas de connaissances, il ne peut pas ordonner le bien, il ne peut pas interdire le mal parce qu'il ne sait même pas qu'est-ce qui est le bien. Puis ils ne savent même pas non plus qu'est-ce qui est le mal. Donc, dans des cas pour des gens comme ça, il n'y a pas d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal. Donc, on a, euh, ça c'est un point qui rajoute encore plus de clarification sur le fait que rentrer dans les élections et dans les parlements, ça ne peut pas être fait. Hein, ça ne peut pas amener un bien plus grand. Ça, peut, ça, peut, ça ne peut qu'amener qu'un mal. Et en plus, les gens qui rentrent dans le parlement, souvent c'est des gens qui n'ont pas Euh, de connaissance de la charia et donc ils ne peuvent pas savoir ce qui est le bien ils ne peuvent pas non plus pratiquer même pas souvent ils ne pratiquent pas comme tu dis et ils ne, ils ne savent pas non plus qu'est-ce qui est le mal il y en a il y en a parmi des musulmans qui sont nés musulmans, ils ont grandi dans l'islam leurs familles sont, sont des familles musulmanes mais ils n'ont pas étudié la charia donc ils s'imaginent qu'ils pensent hein, ils s'imaginent qu'ils savent le bien et ils s'imaginent qu'ils savent le mal mais en réalité ils ne le savent pas Parce qu'ils jugent selon des idées qu'ils ont acquis dans les écoles ou dans les universités ou dans la société occidentale ou autre. Mais ce ne sont pas des principes et des idées établies et basées et fondées sur la charia d'Allah ta'ala Et donc ils jugent selon leurs désirs et leurs passions et non pas selon l'ordre d'Allah ta'ala Et ils pensent que quelque chose est bien alors que c'est mal. Et ils pensent que quelque chose est mal alors que c'est bien. Et c'est pour ça c'est à cause de leur ignorance malheureusement. Le cheikh dit ensuite: "Fela budda", euh, pardon, "Nous قال Ibn Taymiyyah: "Fela budda min hadhihi athlathah: al-'ilm wal-rifq was-sabr". Al-'ilm qabla al-amr wan-nahy, war ma'ahu was-sabr ba'dahu. Donc le cheikh il explique maintenant les règles pour donner le bien et pour interdire le mal, il mentionne les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui dit: Il est, il est obligatoire d'avoir trois choses pour ordonner le bien et interdire le mal. Première chose, la science. Deuxième chose, la douceur. Troisième chose, la l'endurance. Et il clarifie ça encore plus en disant que la science avant d'ordonner, avant d'interdire. Ça on l'a appris hein, dans al usul Al-Ilm qawli wa l'amal Hein, comme l'a dit l'imam Al-Bukhari hein avant avant la avant l'action avant la parole tu dois avoir la science et le chef il, il dit ici pour leur donner, pour ordonner le bien interdire le mal tu dois avoir quoi en premier avant de le dire avant de le faire tu dois avoir la science il faut savoir ce qui est le le, le marouf, et il faut savoir ce qui est le munkar OK deuxièmement il faut avoir un respect Lorsque tu interdis le mal, il faut avoir la douceur. Il ne faut pas le faire avec agressivité, avec dureté, ok Il faut utiliser la douceur. Et troisièmement, et ça c'est pendant que tu le fais. Donc avant la science, pendant la, la, la douceur, et après l'endurance. Parce qu'après c'est l'acte tali test, hein دونك قلت فهذا يدل على les trois بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد je يكون مع صاحبه علم قبل ذلك والعلم من شرطي ça ça ça الله سبحانه وتعالى بقوله قل هذه سبيلي ça ça الله على ça ça ومن اتبعني فالشرط ça ça وهو مأخوذ من قوله أدعو إلى الله والشرط الثاني العلم وهو مأخوذ من قوله على بصيرة وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قوله أدعو إلى الله لأن الدعاء إلى الله ينقسم إلى قسمين داع إلى الله وداع إلى غيره فداع إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد ان يوصل الناس الى الله تعالى فاذا دعا الى الله فليكن غضب غضبه من اجل ان الحق لم يتبع لأن لا لانه لم يجب فاذا كان يغضب لهذا معناه فاذا كان يغضب لهذا معناه انه يدعو الى الله فاذا استجاب واحد كفى وإذا لم يستجب أحد يكفي ايضا والداعي إلى غيره فقد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق ها؟ يكون لشيخ دي. والداعي إلى غيره قد يكون داعيا إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به Voilà, yardabu, إذ, artakabu, nahya, aardabu, minhu. Voilà, kin, lam, yadou, ila, tarki. Hein, lakin, lam, yadou, ila, tarki. Ça, c'est des points importants que le chef explique ici. Le chef, dit que, comme on a vu, pour ordonner le bien, pour interdire le mal, il faut qu'il y ait des conditions. Première chose, tu dois avoir la science avant de le faire. Et, la, la science, dans la da le cheikh dit, wa ma a shaltaye d'awa alladaini zakarahuma. Il faut que tu aies la science et les deux autres conditions qui sont nécessaires pour faire la d'awa. C'est quoi? Elles sont mentionnées dans le verset, dans le surat euh, Youssef, le verset 108. Quand Allah ici dit au messager d'Allah, voici mon chemin, j'appelle les gens, j'invite les gens à Allah avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc, le chef, il explique ce verset-là. Il dit, la première condition, c'est à Il faut avoir la sincérité. Et qu'on appelle les gens et on invite les gens à Allah avec sincérité. Pour Dieu seulement. Et ça, c'est tiré de, de la parole d'Allah qui dit, dis aux gens, j'invite à Allah. J'invite pas les gens à autre chose. J'invite uniquement les gens à Allah. Deuxièmement, la deuxième condition, la connaissance. Il faut avoir la science. Et ça, c'est tiré du verset, ou de la partie du verset qui dit Al-Basira. Al-Basira, c'est la science. Ok Et euh, il mentionne les paroles de Sheikh ibn Asaybin Il dit euh, La parole, quand Allah il dit Adou Allah, c'est-à-dire j'invite les gens à Allah, ou j'appelle les gens à Allah. Pourquoi Parce que quand, il y a, quand on parle de questions de da'wah, et quand on parle d'inviter à Allah, il y a deux catégories de personnes. Il y a la personne qui appelle à Allah. Et il y a des gens qui appellent à autre que Allah. Il y a des gens qui invitent les hommes à aller vers Allah. Et il y a des gens qui invitent les hommes à aller vers autre que Allah. Il y en a qui invitent les gens à aller vers eux-mêmes. ok Donc, le chéri donne l'exemple. Il dit que la personne qui invite les gens à Allah et qui est vraiment sincère, c'est celui qui veut amener les gens à, à adorer Allah et à se rapprocher d'Allah. Donc, Quand il appelle les gens à Allah, il va pas se fâcher parce que les gens ne l'ont pas suivi lui. Il ne va pas se fâcher parce que les gens n'ont pas répondu à ce qu'il dit lui. Il se fâche uniquement pour une chose, c'est que parce que la vérité n'a pas été suivie. Il se fâche pour la vérité, il se fâche pas pour lui. Tu comprends Vous comprenez l'exemple hein? C'est que, y'en a qui, y'en a déjà, il dit, ahri, si tu fais ça, il faut faire ça parce que ça c'est dans la sunna. » Et là, il voit que la personne ne fait pas. Et là, il se fâche. Il se fâche pas parce que la personne n'a pas fait la sunna. Il se fâche parce que la personne n'a pas écouté lui. Hein? Et ça c'est grave. Donc, le cheikh, il dit, ça c'est un exemple d'une personne qui n'appelle pas à Allah. Elle, elle appelle à lui-même. Elle ne se fâche pas pour Allah, elle se fâche pour elle-même. Le Cheikh, il dit, la personne qui appelle réellement à Allah, elle ne se fâche pas pour elle-même, elle se fâche parce que la vérité n'a pas été suivie. Et il dit, si... Euh Donc, si tu te fâches parce que les gens ont contredit la sunnah, ou parce que les gens ont désobéi à Allah, ou parce que les gens ont euh, contredit... L'ordre d'Allah, là tu te fâches pour Allah. Ça prouve que ta da'wa elle est vers Allah réellement. Et la personne qui invite à autre que Allah, hein, qui invite à lui-même, hein, dit, wa da'i ila Donc, la personne qui Par exemple, elle appelle à, à, à, à… la personne qui appelle à autre que Allah, ça se peut qu'elle appelle à elle-même, d'accord Ça se peut que la personne qui appelle à autre que Allah, elle appelle à elle-même, elle c'est-à-dire elle appelle les gens, elle invite les gens à le suivre lui. Il veut, cette personne-là veut que les gens le suivent lui, en voulant dire sa personne, et ses paroles, et ses idées, et ses opinions, d'accord Mais, en même temps, il appelle à la vérité, vous comprenez Mais il appelle à la vérité pour que les gens le respectent, lui, et pour que les gens l'élèvent, le, le, lui, hein Et c'est pour ça que lorsque les gens ne font pas ce qu'ils demandent, ils se fâchent. Mais quand il voit que les gens font un autre péché et désobéissent à Allah dans quelque chose de plus grave, alors ça lui dérange pas, il les laisse faire. Mais quand on, quand il dit aux gens faites quelque chose puis, les gens ne le font pas, ils se fâchent. Mais quand les gens font quelque chose qui est interdit, ils ne disent rien. Donc ça c'est un exemple de gens qui...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 Vous allez être déconcentré par le téléphone. À chaque fois que ça sonne, chaque fois que vous avez un message, vous devez aller répondre, vous devez faire ci ça. Ça c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui va vous aider dans la concentration. Donc, oubliez votre euh, iPhone, MP3, je sais pas quoi. Tarquise, inshaAllah, concentration. Les chefs ils disent, culte. قلت ومن هذا القبيل الداعي إلى حزبه كما هو حال المنتمين إلى الجماعات الفرق الإسلامية حتى إنهم سخروا منابر المساجد للدعوة إلى أحزابهم والله والله المستعان. ثم قال ثم قال الشيخ قوله على بصيرة أي علم ويشتمل العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل الى المقصود وهو الحكمه مختصرا قلت تبين مما سبق مما سبق عرضه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الدعوه الى الله فلا بد من توفر العلم في من يقوم بهذه المهمه العظيمه والعلم لا يقتصر فقط على العلم بالشرع بل لا بد معه من العلم بأحوال المدعوين والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود ولا يكفي العلم كذلك بهذه الأمور بل لا بد أن يصحبه الإخلاص والرفق مع الأمر والنهي والصبر بعدهما عندئذ يتحقق المقصود بإذن الله ولا, ولا إخال ذلك ولا إخال ذلك متوفرا في من يدخل في هذه الأمور المحدثة لأن من كان عنده علم نافع فإن, فإن علمه سيحجزه عن ارتكاب مثل هذه المفسدة الكبرى فعلى أقل تقدير تكون عنده من الأمور المشتبهه تكون عنده من الأمور المشتبهه التي ينبغي أن تترك خشية الوقوع في الحرام فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم قال النووي رحمه الله قوله فقد استبرأ لدينه وعرضه أي حصل له البراءه لدينه ومن الذم الشرعي وصان عرضه وصان عرضه عن كلام الناس فيه وقال ابن دقيق العيد أما الشبهات فهي كل ما تنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتجاذبه المعاني فالمساك عنه ورع قلت فعلى أقل تقدير أن الامساك عن المشاركة في الانتخابات ورع ينبغي فعله والله أعلم لن أخذ هذا المساك la réfutation de cette shubha, il dit que donc la personne qui est dans la dawah, euh, la personne qui ordonne le bien et interdit le mal, en réalité ça, ça fait partie de faire la dawah à Allah subhanahu wa taala, et donc il ne doit pas appeler les gens comme c'est le cas actuellement à son parti, hein? donc il doit appeler à Allah et non pas à son parti. Mais malheureusement eux ils appellent à leur parti. Et également on doit en de mensen die appellent au groupe et au parti islamique, on voit qu'ils n'appellent pas à Allah. Ils ont même utilisé les manabertes, le même bar dans la mosquée, pour appeler les gens à leur parti et voter pour leur parti. Donc, ils n'appellent pas à Allah. Deuxièmement, quand Allah, euh, le chef Ibn al-Faymin explique que ça veut dire avoir la science. Quand tu fais la dawa, tu dois avoir la science. Et ça, c'est pas juste la connaissance de la charia, mais aussi de connaître, de connaître l'état des gens à qui tu t'adresses. hein, Dans leur aqidah, et dans leur pratique, et dans leur façon de penser, pour être capable de bien leur transmettre la dawa. Et aussi, tu dois avoir également la connaissance des meilleurs moyens pour arriver à ton but dans la façon de transmettre le message de l'islam pour eux. Et ça, ça fait partie de qu ce qu'on appelle al hikma cest c'est-à-dire la sagesse. Et le chef, il explique donc. Maintenant, il explique. Il dit euh, donc, on a vu par rapport à qu ce qu'on a mentionné, qu'on a expliqué dans, à propos de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, que ça fait partie de la darwa, d'appeler à Allah. SWT. Et donc, il faut que la personne qui le fasse possède les conditions, euh, les conditions nécessaires qu'on a mentionnées, comme par exemple la science. Et ce pas su, su, seulement d'avoir la connaissance de la charia, mais aussi connaître l'état des gens à qui tu t'adresses, et connaître la méthode comment leur transmettre la, le, le message de la meilleure façon, et euh, ça c'est donc euh, les, les nécessités, les choses qu'on a besoin d'avoir pour faire la Darwa, et aussi également il faut avoir éclat, il faut avoir la douceur, dans la façon de transmettre et d'ordonner et d'interdire et il faut être endurant aussi et euh, الله, quand tu vas avoir la sincérité que tu vas avoir la douceur quand tu vas ordonner et interdire et que tu vas faire preuve d'endurance après donc tout ça, ça veut dire que tu, si tu respectes ces conditions-là tu auras atteint ton but Et le cheikh il dit, justement, justement comme il disait dans l'explication tout à l'heure, si, si tu fais ta, ta da'wah et que des gens t'écoutent ou te, te répondent, même si c'est juste une personne, alhamdoulilah c'est bon Et s'il n'y a personne, alhamdoulilah c'est bon aussi L'important, tu as fait ton travail, tu as eu la bonne intention, tu as fait ton effort, Allah te récompense C'est pas la quantité de gens qui va faire en sorte que ta darwa est bonne ou mauvaise. Parce qu'il y a des prophètes qui vont arriver au jugement dernier, ils ont personne derrière eux qui vont les suivre. Hein donc ça, c'est une preuve. Après, chèvres, le chef il dit, donc, les gens qui rentrent dans ces parties-là ou dans ces groupes-là, dans les élections, ils n'ont pas ces conditions-là qui sont nécessaires. Hein? S'ils avaient ces, cette connaissance-là qu'ils ont besoin de posséder pour entrer, euh, pour, euh, pour faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, eh ben, cette connaissance-là, qui est bénéfique les aurait empêchés de, de tomber dans ce grand mal qui est celui de rentrer dans les parlements et dans les élections. Donc, Yanni, euh, quelqu'un qui ne connaît pas les méfaits de la démocratie, le minimum, de, le fait de connaître ça, de connaître le, les règles de l'ordonnance du bien et du mal et de connaître la charia, ça va l'empêcher de tomber dans toutes ces... Petites et tous ces problèmes-là qui rendent la question plus confuse. Hein si quelqu'un, par exemple, il ne connaît pas le verdict de la charia au sujet de la démocratie, puis des parlements, mais qu'il connaît en général les règles de la charia, et qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, quand il va observer toutes ces petites, ces petites choses-là qui sont présentes devant lui, qui font partie des choses qui sont contraires à l'islam, il va s'en écarter parce qu'il va voir que c'est quelque chose qui est pas clair. Donc quand quelque chose est pas clair, ton devoir c'est de t'en écarter. Donc le cheikh dit regardez qu'est-ce que le prophète sur salam a dit selon Al-Nu'man Ibn Bashir rapporté par Al-Bukhari et Muslim wa il dit que le halal c'est qu'est-ce qui est halal c'est clair et qu'est-ce qui est haram c'est clair. Mais entre les deux, il y a des choses qui sont plus douteuses, hein, ou bien des choses qui sont pas tellement bien clairement définies ou bien, terme, bien clairement euh, délimité, que beaucoup de gens ne connaissent pas. hein, Et donc, celui qui s'écarte de ces choses-là qui sont des zones grises, eh bien, il a préservé son honneur et sa religion. Tandis que celui qui est rentré dans ces zones grises, eh bien, il est tombé dans le haram. Donc, le Cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Al-Nawawi qui explique ça, et il dit Quand le prophète dit qu'il a protégé son honneur et sa religion, ça veut dire qu'il a, euh, a innocenté sa personne de tout blâme, de la charia, et il a protégé son honneur contre les paroles des gens. Et Ibn Dakhib al-Id, lui, il a expliqué ça en disant que les choubouhats, c'est toutes les questions sur lesquelles il y a des désaccords ou des textes qui sont... Euh, opposés dans ces questions-là. C'est-à-dire, il y a des textes qui sont rapportés, qui euh, par exemple, indiquent il y aurait une permission et une autre, un autre texte qui indiquerait par exemple qu'il y aurait une, une euh, interdiction et une permission. Donc, ça veut dire que quand il y a des cas comme ça, c'est uniquement les savants qui savent comment trancher et comment analyser ces textes-là. Et c'est pour ça que le Prophète a dit « La ya'lamouhuna kathiru <rire> minan nas » C'est les questions qu'on appelle les questions de divergence. Donc ces questions-là, c'est pas tout le monde qui les connaisse. Donc le mieux à faire dans ces questions-là, si toi tu ne connais pas, c'est de t'en écarter complètement pour protéger ton honneur et ta religion. Et donc le sheikh il dit que Donc, le minimum qu'on peut dire, si on regarde la question des élections et des, des, des trucs de démocratie, le minimum qu'on peut dire, c'est qu'on doit s'en écarter pour protéger notre honneur et notre religion. Ça, c'est si on ne prend pas en considération tout ce qu'on a expliqué des méfaits de la démocratie auparavant. Déjà, nous, on sait que c'est une question qui est claire que c'est clairement haram, que c'est clairement kofriani, et que c'est contraire à la religion, mais quelqu'un qui ne saurait pas tout ça, le minimum qu'il devrait faire c'est de s'en abstenir parce que il y a des ondes grises et des choses qui sont douteuses dans, ces, dans ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine avec la clarification des autres Shubuhat euh, à ce sujet de démocratie Inch'Allah. Donc, je pense que pour aujourd'hui, on a assez, on a expliqué un bon point. Donc, on continue, euh, comme je dis, à la semaine prochaine. Subhanaka Allahumma bihamdi kashadun la ilahe illa Anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Bon feu caméra. Buttshishi, c'est la c'est la tarika Buttshishiya.